Chers auditeurs, bonjour Aujourd'hui, nous sommes le 26 février 2015, nous fêtons les Nestors. Tout à chacun, bien sûr, connaît un Nestor, le célèbre majordome du Capitaine Haddock, mais il serait regrettable et même injurieux de limiter ses êtres à cette profession. Savez-vous, par exemple, qu'une espèce de perroquet vivant en Nouvelle-Zélande se prénomme le Nestor Ou qu'un poisson à pattes porte son nom sur Albédaran? Bref Le 26 février 1886 a changé la face du monde, car c'est ce jour-là que prend fin la conférence de Berlin qui réunissait les grandes puissances européennes qui se sont partagées le territoire africain, rendant ainsi possible la survie de leur nation au XXIe siècle. Alors, imaginons que les Européens aient laissé vivre tranquillement les Africains. Il est certain que les colons ne se seraient pas appropriés des terres volées, et ce sont les indigènes eux-mêmes qui exploiteraient leurs mines d'or, de diamants ou de nickel, entraînant évidemment un enrichissement du peuple qui profiterait à la démocratie et affirmerait le continent sur la scène politique. Puis, inexorablement, dans un souci de vengeance, la Grande Alliance africaine aurait lancé une offensive guerrière ultra-sophistiquée envers les négriers esclavagistes des siècles passés, engendrant une guerre nucléaire qui détruirait l'Europe et l'Amérique déjà affaiblies suite à deux guerres où les Africains n'auraient pas pu servir de chair à canon. Rendez-vous demain pour une nouvelle uchronique. Que se serait-il passé un 27 février?